Vie, tu vas travailler, moi ton père je n'ai plus de force, je n'ai aucun droit sur toi, fais donc ce que tu veux mon fils, mais seulement aimez pas céphalées plus tard, ouvre-moi avec tout ce que tu peux avoir, aimez sa fleurie, pour la peine je supporterai la peine, mais non la nudité. Ma bénédiction Dans tes mains Que j'y crache Baigne-toi De cette salive Mets tes mains Sous mes aisselles sous y est Avec moi Désormais Sois sûr Mon enfant Que tu pourras surmonter Toutes les difficultés Que le tout puissant tu et te mettre à l'abri des sorciers. Vis longtemps, sois honnête, sinon tes ancêtres pourraient te punir. N'oublie jamais tes frères, même après ma mort. Oh mon fils, Pungayavata, oh mon fils, oh ma nièce Valentine, oh ma nièce. Sois honnête, sinon tes ancêtres pourraient te punir. N'oublie jamais tes frères, même après ma mort. Oh mon fils, Kungayavata, oh mon fils. Oh mon fils, Kim oh Fumo, oh, oh, oh, oh, oh mon fils. Oh ma nièce, Valentine. Yeah, Patricia oh, yeah.